Écoutez, nous, nous avons euh, pris acte du fait qu'il était impossible de faire entendre le gouvernement espagnol et français, la volonté unilatérale de théâtre de, de désarmer. Et donc, euh, par conséquent, euh, nous sommes euh, passés à une forme d'action destinée à montrer concrètement que euh, non seulement il y avait cette volonté de désarmement, mais en même temps qu'il fallait euh, aller euh, dans ce chemin-là. Le gouvernement espagnol et le gouvernement français, euh, malheureusement un peu comme on pouvait s'y attendre, euh, n'ont rien voulu entendre. Je, je suis au-delà même, euh, euh, au même de la dénonciation, peut-être au-delà même de l'opération euh, qui est euh, largement superfétatoire. Ce qui me, me, me choque plus peut-être, c'est le discours euh, de ces deux gouvernements euh, qui euh, font preuve d'un triomphalisme évident euh, contre... Euh, la lutte contre le terrorisme, etc., etc., alors qu'il savaient très bien, puisque intervenant le soir, même où ça devait se passer, ça veut dire qu'ils avaient euh, surveillé tous les tous les préparatifs, qu'ils savaient pertinemment que euh, le but de cette opération n'avait rien à voir avec quelques formes, que ce soit d'acte de terrorisme ou de complicité, puis bien de détruire des armes et de les remettre aux autorités. Il y a donc là une forme de mensonge d'État qui est insupportable. Au tout début de l'opération, votre nom été cité que vous étiez parmi les, les arrêtés hein, de cette opération. Euh, ensuite, dans la nuit, donc nous avons su que vous étiez sur Paris. Euh, comment vous réagissez euh, par rapport aux médias, par rapport à tout ce qui a été dit On vous a carrément euh, déclaré comme membre de l'ETA. médiatique mérite depuis longtemps d'être regardé avec un oeil critique ceci est un exemple supplémentaire ce qui est le j'allais dire le plus drôle même si ce n'est pas franchement drôle notamment pour mon entourage euh, dans, dans, dans cette affaire c'est que les médias ont été pris à leur propre jeu puisqu'elles ont cru des informations dont je ne peux pas imaginer qu'elles viennent d'ailleurs que du ministère de l'intérieur et ne les ayant pas vérifiées ou ayant fait confiance je ne sais elles sont retrouvés un événement qui n'a jamais existé est-ce que vous pensez que les choses vont changer à partir de maintenant est-ce qu'il y aura une évolution ben, ce que je crois c'est qu'aujourd'hui si j'ai bien compris un certain nombre de choses à Bayonne euh, sont organisées que la société civile et politique euh, du payss basque se mobilise et que c'est sur ça il faut faire reposer nos espoirs pour que les choses boussent enfin elles ne peuvent pas rester en l'état en toutes lesétat cause une situation de ce genre qui pourri est une situation dangereuse et il faut en sortir et en sortir vite quelle est votre situation maintenant que bon ce courrier est public ben, vous je... êtes dans l'attente de quelque chose d'une arrestation d'une convocation suis le, je, ne suis pas, je, je suis je suis euh, comme vous et moi pour le moment euh, j'entends je, je, bien que les services de police peuvent à tout moment euh, venir euh, me demander des explications, me mettre en garde à vue. C'est quelque chose que je savais depuis le début. Vous espérez aussi euh, que les cinq arrêtés vont être libérés dans les heures, dans les heures qui viennent bah, Je le souhaite en tous les cas, parce que je ne vois pas trop euh, euh, la nature exacte du reproche en matière de terrorisme qu'on pourrait leur faire. Merci beaucoup Michel et Toubiana je pour votre... Et puis bon, ben, bon au courage. Revoir. Au revoir.